Unité 1, leçon 2, exercice 5. Écoutez. Notez leur activité préférée. A. Moi, j'aime le cinéma. J'aime aussi le ski. B. Je suis inscrite dans une école de danse. J'aime aussi le théâtre. C. Je suis sportif. J'aime tous les sports, le tennis, le football. D. Moi, je regarde la télévision. J'aime bien aussi la musique, toutes les musiques, l'électro, la pop, le rock.